Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Donc voici le sommaire. Un éleveur de la zone Buringa en commune Guihanga de la Provence Boubanzap affirme avoir protégé ses élevages en les vaccinant contre la maladie du Rift Valley. Il a reçu la visite du ministre en charge de l'élevage et celui de l'intérieur. Et en Hakim Hakimazi, Léonidas, brigadier accusé d'assassinat prémédité de son co-détenu sexe ingénieur tué au cachot communal de Guétarane samedi à dimanche. Écope d'une servitude pénale à perpétuité. La sentence a été rendue par le tribunal de grande instance de Kayanza. C'était laprès midi de ce mardi, nous appelerons notre correspondant. Et la mise en place d'un stock stratégique carburant et l'usage de la voie maritime via le lac Tanganyika pourrait alléger la pénurie du carburant au Burundi. Nous reviendrons sur ce dossier d'investigation dans ce journal que nous terminerons par la chronique sur les messages de haine en parlant du discours humiliant. Voilà pour le sommaire. Oh bonjour, il se tient dès ce mercredi à Bujumbura la 5e convention et exposition du thé africain. 400 délégations provenant de 25 pays sont attendues. La 4e édition s'est déroulée en Ouganda en 2019, la troisième en Nairobi, au Kenya en 2017. La deuxième s'est tenue à Kigali, au Rwanda, en 2013, alors que la première édition de cette convention et exposition du thé burundi s'est déroulée en 2011 à Mombasa, au Kenya. Les activités de cette convention et exposition du thé se tiennent en collaboration avec l'Association du commerce du thé de l'Afrique de l'Est, EATA, en sigle. Dans son procès de je venais de vous le dire dans les titres, une servitude pénale à perpétuité. C'est la peine requise par le tribunal de grande instance de Cayenza, Anaki Masileonidas, un brigadier accusé d'assassinat prémédité de son co-détenu sexagénaire tué au cachot communal de Gatara. C'était la nuit de samedi à dimanche. Le procès de flagrance a eu lieu l'après-midi de ce mardi de Cayenza. Nous appelons Patrick Sengayoumpa. Dans son procès de flagrance de l'après-midi de ce mardi, l'officier du ministère public a porté plainte contre trois policiers, dont le Caporal Egide Nibaruta, Agidant-Major Jean-Baptiste Bagnézakou et Agidant-Major Naki Mazira Onidas. Le ministère public à Kayanza a accusé ce Caporal et Egide d'abus du pouvoir et de manquement à la solidarité publique, car étant donné qu'il était à regarder du cachot communal Gattara lors de l'arrestation et l'emprisonnement de Roger Vialimana, un sexagénaire qui a été assassiné, dans la nuit de ce samedi. Ajida-major Vaniezaco Jean-Baptiste a été, lui, acquisé d'usurpation des fonctions au moment où Nakimazire Onidas a été acquisé par l'officier du ministère public d'assassinat prémédité. Le caporal régide Denis Baruta a plaidé coupable. L'officier du ministère public à Kayanza a demandé au tribunal de grande instance de punir Égide Denis Baruta d'une peine de trois mois et une amende de 5 000. Ajida-major Jean-Baptiste Vaniezaco dit peine de trois ans et une amende de 300 000 non-offrants. Jdam major n'a quimaisir à onida si d'une peine de servitude de peine à perpétuité. Après la mise en délibéré du procès, le tribunal de grande instance de Kayanza a jugé fondé les accusations de l'officier du ministère public et a puni les accusés tels qu'ils demandaient. À cela s'ajoute une peine complémentaire du paiement de 21 millions de d'offres par les trois prévenus qui seront octroyés à la famille et doivent également analoger la victime. Faute de quoi c'est le tribunal de grande instance, ils seront condamnés d'une peine d'emprisonnement de 35 ans et le paiement de cette somme-là. Depuis Kayanza. Patrick Ensengi va pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. Deux personnes, dont un homme et une femme originaire de la Tanzanie et qui étaient incarcérées au cachot du commissariat de police d'Ungaro, de ont été transférées au cours de la matinée de ce mercredi à la frontière burundo-tanzanienne. Le colonel de police Dominique Akizimana, commissaire provincial de la police à Mngaro, dit que ces personnes en situation d'irrégularité avaient été arrêtées dans cette province. Jean-Marie Chimirimana, représentant légal de l'association Navariza, qui milite en faveur des droits de la personne humaine et des détenus, dit que cet homme est âgé de 22 ans et est la femme âgée de 38 ans. Il remercie les autorités administratives et policières en province Mungaro pour la collaboration dans cette activité. Il conseille à la population de toujours se munir de leurs pièces d'identité. La mise en place d'un stock stratégique de carburant et l'usage de la voie maritime à travers le lac Tanganyika pourrait alléger la pénurie du carburant au Burundi. Une pénurie qui date de longtemps. Des investigations menées par de, en synergie par des journalistes Prouve à suffisance que l'importation du carburant est monopolisée. Ce qui a mené des enquêtes qui le disent s'appuie sur la somme que l'État a décaissée au cours du mois de mai de cette année, même si le ministère du Commerce a allongé la liste des importateurs jusqu'à 6. On fait le point avec Evalice Tenzikobanyanga. En jetant le coup d'œil sur la liste et le pourcentage des importateurs du carburant, force est de constater qu'il s'agit d'un monopole de fait. Selon les chiffres fournis par un acteur du domaine, les six sociétés importatrices du carburant ont bénéficié de 16 500 000 dollars américains de la part de l'État pour pallier la pénurie du carburant au mois de mai de cette année. L'Interpétrole s'est taillé la part du lion avec 10 millions de dollars américains. Delta, Boupep, Yok, Prestige ont partagé le reste. Pour cet intervenant, son monopole pose problème parce qu'il se pourrait que l'argent alloué à l'importateur principal sert à autre chose. Le stock stratégique toujours absent. Sur le banc des accusés, un activiste de la société civile qu'on a approché parle aussi de la problématique stock stratégique du carburant. C'est l'arme des autres pays, selon lui, qu'a une pénurie sous pointe. Il permet de tenir en attendant le prochain approvisionnement. Au Burundi, ce stock est certes prévu, mais son approvisionnement ne suit pas, à titre illustratif, dans le budget 2021-2022. 3,8 milliards étaient prévus pour alimenter ce stock. Et sur celui de 2022-2023, 7,8 milliards sont prévus. La route maritime, est-ce une solution Au regard des conséquences fâcheuses de la pénurie du carburant, plus d'un se demande si la voie maritime n'allégère pas le fardeau. Avec raison, car les études ont déjà montré que le transport lacusre, lac Tanganyika, réduirait les coûts du transport jusqu'à 40%. En comparaison avec la voie routière, la voie lacustre paraît plus économique et plus adaptée au transport de gros tonnages. Les bateaux qui font le transport lacustre ont une capacité de transport variant entre 500 et 1500 tonnes. Dans ces conditions, un seul grand bateau peut transporter l'équivalent de ce que peuvent transporter plus de 50 camions, entre guillemets, La flotte laquise burundaise a une capacité de 9 590 tonnes, avec une capacité de transporter 550 mètres cubes de carburant, ce qui est l'équivalent de la quantité transportée par au moins 15 camions. Avec toutes ces facilités qu'offre la voie maritime, le Burundi a donc tout intérêt à l'adopter. Les intérêts des camionneurs pourraient certes mis en jeu, mais il y a moyen de le faire progressivement. Évariste Nzikobanyan. Grogne de certains parents des enfants à l'école fondamentale Mutakura, mairie de Bujumbura, sur le paiement de 20 000 francs burundais exigés pour avoir des bulletins de points. Ces parents disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent verser cette somme et demandent à la lumière des responsables de l'éducation. Jean-Paul Wigilimana, directeur de cette école, déclare que cette somme a été convenue dans une réunion avec les parents. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. C'est que certains des parents des élèves de l'école fondamentale de Mutakura Ils disent que leurs enfants n'ont pas eu leur bulletin Parce qu'ils n'ont pas payé une somme d'argent de 20 000 francs exigé pour la construction d'un nouveau bâtiment à l'étage à deux niveaux. Ces parents disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour trouver cette somme d'argent. Nous avons un problème avec le directeur qui nous demande 20 000 francs. Avant, on nous demandait 30 000 pour les trois trimestres. Après, 20 000 pour deux trimestres. Ils nous ont consultés, mais nous avons dit que nous n'avons pas les moyens de payer cette somme parce qu'ils sont pauvres. Cette école nous dérange beaucoup. Tout le temps, On demande de l'argent. Cette année seulement, nous avons déjà payé beaucoup. Maintenant, on nous a obligé de payer 20 000 francs pour avoir des bulletins de nos enfants. Ils demandent au ministère de l'éducation de leur expliquer pourquoi le paiement de cette somme de 20 000 francs, si cette décision émane de son ministère. Nous demandons une intervention de l'État. Nous sommes prêts à donner nos forces. Mais nous demandons aussi une lettre du ministère qui montre que nous devons payer cette somme d'argent. Ainsi, nous serons d'accord. Nous demandons qu'il nous dise si le paiement de cette somme émane de la décision prise au niveau supérieur pour résoudre cette question. Jean-Paul Biguima, directeur de cette école qui n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros, explique que la somme demandée aux parents a été décidée dans des réunions tenues avec ses parents et ont décidé de payer les 20 000 francs pour la construction d'un nouveau bâtiment en étage. Quant aux parents qui pensent que leurs enfants ne vont pas avoir leur bulletin, le Le directeur leur tranquillise, disant que ceux qui s'adresseront à lui et s'expriment eh bien s'ils sont des indigents et qui n'ont pas de moyens pour payer cette somme d'argent, ils vont recevoir des bulletins de leurs enfants. L'école fondamentale Mutakura a enregistré aujourd'hui plus de 3000 élèves, raison pour laquelle ils ont pensé à construire un nouveau bâtiment à deux niveaux. Un projet qui avait débuté en 2019, mais qui n'a pas pu continuer suite au manque de moyens financiers. Jean-Marie Mayonga, vous saurez que le président du comité des parents de cette école fondamentale, Moutakura André Daishimiye, demande aux parents d'élèves qui n'ont pas encore reçu leur bulletin d'approcher le directeur. Pour en parler, il est 13h06 à Bujumbura et sur Isanganilo. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel La suite de ce journal, des agriculteurs de la Provence Thibito qui se plaignent de ne pas avoir de l'engrais chimique produit par l'entreprise Fomier pour lequel ils ont pourtant payé. Au bureau provincial de l'agriculture, on indique que la Provence a eu seulement 380 tonnes de, de tonnes de l'engrais total. Euh, sur une commande de plus de 2000 tonnes pour l'engrais Imbura, 455 tonnes ont été livrées alors que la demande était de 670 tonnes. Le gouverneur de la province du qui se dit préoccupé par cette insuffisance d'engrais, fommé et demande aux agents de, du Bureau provincial de l'agriculture d'identifier ceux qui ont des marais ou des périmètres irrigables pour que la distribution soit, soit objective, puisqu'il y aurait des commerçants qui bénéficient de l'engrais alors qu'ils n'ont pas de champs cultivés. Alexine Dairagetche. En commune Rugombo, certains agriculteurs affirment qu'ils ont déjà payé l'engrais FOMI, qu'ils attendent ce produit de FOMI, mais en vain, parlant surtout d'engrais Totaza. Ils précisent que lorsque cet engrais est disponible, qu'il est distribué à certains commerçants et ou à ceux qui ont plus de moyens, ces agriculteurs demandent la disponibilité de l'engrais Totaza et Mbura pour une meilleure production. Au moment où la plupart cultivent pendant la saison sèche, ce veux permettre les irriguer. Au sein du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, à Tibitoké, On indique que sur la demande de 2047 tonnes total hasard, la disponibilité a été de 380 tonnes pour engrais Imbura, la disponibilité a été de 455 tonnes au lieu de plus de 670 tonnes. Que c'est pour cela qu'il est difficile de servir tout le monde. Le gouvernement de la province de Tupitokie, Karim Vizosa, fait savoir qu'il reste préoccupé par cette insuffisance d'engrais fourmis Il demande aux personnels du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de faire l'identification des produits. Propriétaires des et de permettre les irrigables afin que le fumier fourmis soit distribué à qui 3 et d'éviter la spéculation chez les commerçants. Depuis que tu es toqué, Alexine Dairagé, Radio Isanganilo. Merci Alexis. Une trentaine d'enfants sont sur rendez-vous pour une opération de la maladie appelée Bec de lièvre. Dix parmi eux ont déjà subi l'opération à partir de ce mardi. Les parents de ces enfants disent qu'ils sont satisfaits de cet acte charitable, surtout que leurs enfants éprouvent des difficultés lors de l'allaitement et des fois ils ont honte d'exposer leurs enfants et à cette malformation. Georges Nchotinumokama demande aux bienfaiteurs et au gouvernement burundais de les soutenir dans cette action. Abraha Safari. Ces enfants qui sont en train de subir des opérations de la maladie de Bec de Lièvre proviennent des différentes provinces du Burundi. Des enfants attendus pour cette semaine s'estiment autour de 30 et 10 parmi eux ont déjà subi cette opération. Ndahimba Zébéatrice, une des mamans qui est venue de Makamba, en commune de Nyanzalak a signalé que son enfant de 9 mois est devenu en sous-poids car il ne peut pas sucer convenablement lors de l'allaitement. Cette maman précise également qu'elle se sentait honte de son enfant Après sa naissance, car elle n'était pas comme les autres. Elle a vivement remercié l'association cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou en sigle, et espère que son enfant va grandir cette fois-ci comme les autres. Georges Nchoutinou Mokama, secrétaire au sein de cette association, a précisé que 500 personnes ayant cette malformation physique ont déjà subi l'opération à partir de l'an 2018. Il signale toutefois qu'ils éprouvent des difficultés liées au déplacement des enfants et leur leurs parents, leurs hébergements et restaurations. Ils demandent aux bienfaiteurs et au gouvernement burundais d'aider dans ce projet pour améliorer la vie des personnes ayant cette maladie de bec de lièvre. Signalons que trois Ougandais, dont un médecin, un anesthésiste et un infirmier, assistés par certains des infirmiers de l'hôpital de Kirundo, sont en train de faire ces opérations qui prendra fin ce dimanche. Depuis Kirundo, Abraham Safar la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Je vous l'avais dit dans les titres, un éleveur de la zone Wuringa dit qu'il a protégé ses élevages en les vaccinant contre la maladie du Rift Valley. C'est en commune Guianga de la province Boubanza. Prosper Ndangamira explique qu'il existe deux types de vaccins. Un vaccin pour les génisses et un autre pour les vaches, y compris les chèvres et les moutons. Le ministre en charge de l'élevage y a effectué ce mardi une avec son collègue du ministre de l'Intérieur. Nous reviendrons sur ce reportage dans notre édition. De la soirée, vous saurez qu'un montant de 4 milliards de francs burundais devrait être débloqué par le gouvernement pour l'achat du vaccin contre la fièvre de la vallée du Rift. Et c'est une des clauses de la réunion qui a été organisée ce mardi conjointement par le ministre de l'Élevage et le ministère de l'Intérieur. Déogui de Derulema a ajouté que des stratégies vont bientôt être analysées visant à permettre l'abattage des vaches, moutons et chèvres pour l'intérêt de la population. Place maintenant à la chronique éducation. Radio Isanganiro, chronique éducation. Dans cette chronique, on parle de l'apprentissage des langues chez l'apprenant, qui devrait commencer par sa langue maternelle, comme le dit docteur euh, sociolinguiste et didacticien des langues, en même temps enseignant à l'Université du Burundi, Pierre Ndouingoma, qui dit que le décret du 22 mai 2019 portant fixation des langues d'enseignement et échelonnement des langues enseignées à l'école fondamentale, stipule en son article 6 que le kirundi et le français sont enseignés à partir de la première année. Les langues à enseigner étant le kirundi, le français, l'anglais et le kiswahili. Il l'a dit à Vestina Au Burundi, quatre langues, et le Kirundi, français, anglais et swahili, sont enseignées à partir de l'école fondamentale. Et deux langues d'enseignement sont le Kirundi et le français. Le professeur à l'Université du Burundi, sociolinguiste et didacticien des langues, Dr. Pierre Ndouingoma, estime que l'apprentissage biplurilingue devrait commencer par la langue maternelle. Pour faciliter l'apprenant à comprendre et maîtriser d'autres langues. La langue d'enseignement, c'est le Kilwundi jusqu'en quatrième année. Les enfants apprennent tous ces savoirs, toutes ces notions qu'ils apprennent en classe. Ils les apprennent en Kilwundi. Donc ils maîtrisent donc les notions apprises dans sa langue maternelle. Et l'apprentissage est facile. Même si des recherches faites ne montrent pas clairement à quel âge l'enfant devrait apprendre plus d'une langue Docteur Ndouingoma se réfère au décret de mai 2019 portant fixation des langues d'enseignement et échelonnement des langues enseignées à l'école fondamentale pour expliquer qu'en son article 6, le Kirundi et le français sont enseignés à partir de la première année de l'école fondamentale. Au niveau du Burundi, nous avons un décret numéro 100 bar 078 du 22 mai 2019 portant fixation des langues d'enseignement et échelonnement des langues enseignées à l'école fondamentale. Là, c'est précisé que les langues doivent être apprises de façon échelonnée. Et L'article 5 de ce décret précise que le français est langue d'enseignement à partir du troisième cycle. Le kirundi et le français sont des langues enseignées à partir de la première année, le français étant enseigné à l'oral en première année. Pour ce qui est de l'anglais, l'anglais est introduit dans la classe en troisième année. Il est enseigné en troisième année, bien sûr, aussi à l'oral. L'okiswahili est introduit en classe à partir de la cinquième année. C'est l'article numéro 8 de ce décret. Dans la prochaine chronique, l'expert en didactique des langues et professeur à l'Université du Burundi, Pierre Ndouingoma, expliquera les avantages et inconvénients qui découlent de l'enseignement bi à l'école fondamentale. Parle, rassure-moi. Le discours est humiliant lorsqu'on expose public, publiquement les fautes de quelqu'un ou d'un groupe de gens sans tenir compte de sa dignité. H.R. Nio Nizigui, expert en leadership, indique que ce n'est pas une bonne pratique même lorsque la personne a commis des fautes. Selon lui, le meilleur moyen, c'est de punir ou de corriger en privé. Ornella Mouch. Le discours humiliant, c'est un discours dont le diseur parle des faiblesses de quelqu'un en public pour attaquer sa dignité. H.R. Guillet, expert en leadership serviteur, trouve que cette pratique a des conséquences liées surtout au non-respect de la dignité humaine. Quand ça se fait en public, ce n'est pas du tout bien. Ça affecte cette personne négativement, ça affecte les gens qui sont autour, ça peut même compromettre les relations après ça. Du côté de ceux qui sont témoins de cette humiliation publique, ça peut aller dans deux sens. Soit ils peuvent être réconfortés par cette humiliation si ce sont des gens qui n'aimaient pas cette autorité. Mais les gens qui aiment cette autorité se sentent frustrés, ils vont se sentir mal parce qu'ils sont aussi attaqués indirectement à travers leur autorité. Donc vous comprenez que ça peut même renforcer les animosités entre les groupes autour de cette autorité. Au niveau de l'administration, il y a des procédures prévues pour faire face à ce genre de situation précise à Cher Il y a d'abord les procédures internes à l'organisation où le chef hiérarchique convoque cette personne et lui pose des questions sur l'affaire. Et la personne convoquée, le leader convoqué, a alors l'opportunité de s'expliquer. Et s'il est prouvé que la personne a vraiment tort, Alors, on applique les sanctions prévues à l'interne. Et cela se passe dans la discrétion. Et quand la faute est lourde, ça peut aussi se gérer au niveau de la procédure pénale. Et en principe, les juges savent jusqu'où ils peuvent aller. D'abord, on donne à la personne l'opportunité de se défendre, de se chercher un avocat. Ils vont juste annoncer le verdict, ils ne vont pas commencer à dire cette personne est irresponsable, elle est mauvaise, elle n'est pas bien éduquée, tout ce genre de choses. Et ça se fait dans un cadre qui est approprié, c'est pas tout le monde qui sera là pour écouter, Selon lui, humilier quelqu'un en public est différent d'exposer ses fautes. Le fait de ne pas cacher les fautes, les crimes, les faux pas, les mauvais comportements de quelqu'un, ça c'est bon. Parce que quand vous ne dévoilez pas ces histoires, ça ne fait que continuer. Mais ce qui n'est pas approprié dans ce cas d'espèce, c'est de s'attaquer à la dignité de la personne. Vous savez, il y a une différence entre exposer la faute de quelqu'un et humilier quelqu'un. Quand vous exposez la faute... Vous protégez l'estime, la dignité, l'honneur de cette personne et vous parlez uniquement de ce comportement mauvais que vous avez observé. Mais quand vous exposez ça en public, là, ça va au-delà de la faute, ça va vers une sorte de sanction sociale, collective, avec tout le monde, même des enfants qui sont là. Peut-être des gens devant qui la personne est une autorité respectée. Sa femme peut être là, ses enfants peuvent être là. Donc là, vraiment, ce n'est pas exposer la vérité. Là, c'est humilier quelqu'un. Cet expert en leadership et serviteur à Charnione-Diguier insiste toujours au respect de la dignité humaine, même en cas d'accusation des fautes lourdes. On est là, Mucho. On termine ce journal par ce qui fait la une de l'actualité internationale. Ranil, le Rijnil, président par intérim du Sri Lanka et ancien Premier ministre, a été élu mercredi 20 juillet aujourd'hui. Président à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à Gotabaya Rajapaksa qui a démissionné la semaine dernière après avoir fait son pays en faillite. Il est 13h18 à Boujamboura et Suli Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser ce journal. Le journal a été mis en l'onde par François Akimana qui vient de reprendre la relève de l'autre côté de la baie Vitré. Au micro, Jean Bosco, Hondouimana Un très bon après-midi.